Wa ashadu Anna Muhammadana Abduhu de Sallallahu Alaihi On a vu dans le dernier cours l'introduction de cette epitre Al Khawaidul Arba quatre règles de Sheikh Al Imam Al mujadid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala On a vu que dans cette introduction l'auteur rahimahullah comme à son habitude a fait une invocation pour le lecteur et on avait tiré d'immenses bénéfices de cette invocation de l'auteur rahimahullah et notamment parmi les bénéfices mentionnés dans cette introduction et dans cette invocation parmi les bénéfices mentionnés dans cette invocation il y avait que le shaykh rahimahullah avait mentionné les trois causes du bonheur qui sont Le fait d'être reconnaissant lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde un bienfait. Le fait que tu sois endurant lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve d'une quelconque manière. Et le fait que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu commets un péché. Ensuite le shaykh, dans la deuxième partie de l'introduction, il a mentionné l'importance de tawhid, l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, comme, il a, comme dans le verset que l'auteur a mentionné, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Je n'ai créé les djinns et les hommes ». Que pour qu'il m'adore. Et comme il est venu dans le tafsir d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala Anhuma ay c'est-à-dire que pour qu'il m'unifie. Que pour qu'il m'unifie. Et c'est ainsi que les pieux prédécesseurs ont expliqué ce verset. Que le sens de que pour qu'il m'adore, c'est-à-dire que pour qu'il m'unifie. Ensuite le Sheikh rahimahullah, nous a présenté les dangers du shirk, les dangers de l'association qui annule les œuvres, l'association qui rend nulle les œuvres, l'association qui une fois qu'elle se joint à l'adoration la corrompt et la rend vaine, l'association qui est le plus grave péché et qui est le péché Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushrakabi wa yaghfiru madouna dhalika limayasha certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé en dehors de cela il pardonne à qui il veut ensuite le shir rahimahullah Il a porté une phrase de transition entre cette introduction et les règles qu'il va évoquer en disant ⁇ Et ceci en prenez connaissance de quatre règles qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a mentionnées dans son livre. Et c'est ici que l'on s'était arrêté dans le dernier cours. On va voir aujourd'hui, bihinnillahi ta'ala, les deux premières règles que le shirk, rahimahullah, a mentionnées dans cet épître. Donc le shirk, rahimahullah, il nous dit que on va se préserver du shirk et se mettre à l'abri du shirk, bihinnillahi ta'ala, en connaissant ces quatre règles. Quatre règles qui font partie des règles fondamentales de l'islam. Des règles fondamentales... Pour distinguer entre le musulman, le muslim et l'associateur, le mushrik. Des règles fondamentales pour différencier entre le tawhid et le shirk. Et est-ce que ces règles sont limitées au nombre de quatre La réponse est non. Ces règles ne sont pas limitées au nombre de quatre. Mais le shaykh, rahimahullah, il a mentionné quatre règles, et il a mentionné ce chiffre, afin de simplifier à l'étudiant la mémorisation et la compréhension de cette science ainsi lorsque tu auras terminé l'étude de cet épître ta'ala tu vas te souvenir qu'il y a été mentionné quatre règles et il te sera plus facile il sera plus facile pour toi de t'en souvenir et de les mémoriser et de t'en rappeler en retenant ce chiffre Contrairement au cas où le shiikh aurait mentionné ces règles sans les distinguer par un chiffre quelconque et sans les numéroter. Ainsi il a fait cela comme il l'a fait dans Al-Usul al-Thalatha, comme il l'a fait dans d'autres livres, et ce afin de simplifier à l'étudiant la mémorisation et la compréhension de cette science. Donc le shiikh il dit, al al oula, an anna al الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بان الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الاسلام والدليل قوله تعالى كل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله Fakul afalatat takoon Le shirk rahimahullah Il mentionne cette première règle Qui va nous permettre de différencier entre le tawhid et le shirk Entre l'unicité et l'association Ainsi que de différencier entre le muwahid Al muslim et le musharik Entre le modétheiste musulman et l'associateur Il dit la première règle c'est que tu saches que les mécréants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu reconnaissaient le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur celui qui dirigeait l'univers et cela ne les a pas fait rentrer en islam et la preuve de cela c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché dit qui vous attribue la nourriture du ciel et de la terre qui détient le oui et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout ils diront Allah Dis alors ne le craignez-vous donc pas voilà donc la première règle que le shir, rahimahullah, a présentée. Shir, Zaid ibn Muhammad al-Madkhali rahimahullah ta'ala dit en commentaire de cette règle wa bayanu hadhihi al-qa'ida dans c'est que le fait de reconnaître et d'accepter l'unicité dans la seigneurie. Et ce sans accepter et sans reconnaître l'unicité dans l'adoration, et l'unicité dans les noms et les attributs, ne fait pas rentrer en islam. En résumé, cette règle, c'est que l'unicité dans la seigneurie n'est pas suffisante pour rentrer en islam si tu n'acceptes pas également l'unicité dans l'adoration, et l'unicité dans les noms et attributs. Ensuite, Zayed, rahimahullah, il dit: Walakin, ja' buddhuna ma' ahurajirahu, min asma miwal-ausan, minhum, azza' fa' sid, madar Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné S'il n'acceptait pas l'appel à la vérité Ces mécréants Ils reconnaissaient et acceptaient L'unicité dans la seigneurie Ils croyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala Était le créateur Que Allah subhanahu wa ta'ala Était le pourvoyeur Que Allah subhanahu wa ta'ala donnait la vie et donnait la mort. Mais malgré cela, ils adoraient avec Allah autre que lui. Et ce parmi les idoles, parmi les statues, de différentes sortes. Et ce en ayant la conviction que ces idoles et ces statues et tous les êtres qu'ils adoraient en dehors d'Allah, les rapprochaient davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a également blâmés à cause de cette conviction corrompue et de cette croyance corrompue qui est la demande d'intercession. La demande d'intercession à ces, à ces divinités qu'ils adoraient. Et ce, pour obtenir des biens ou pour se prémunir d'un mal. Ou pour se prémunir d'un mal. Et la question de l'intercession sera abordée un peu plus en détail dans la deuxième règle, inshallah Ensuite, Hirzay Drahimallah dit Wa alayhi Il dit ainsi Quiconque reconnaît l'unicité dans la Seigneurie, mais ne reconnaît pas et ne met pas en pratique l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et les attributs alors il n'est pas musulman alors il n'est pas musulman wamin huna fat talazum bayna anwa' at tawhid athlatha anna at tawhid ar rububiyyah yastalzimu al uluhiyyah ya'ni anna man qarr bi rububiyyati allah ta'ala lazimahu shar'an wa 'aqlan an yufridahu bil ibadati wahdahu duna siwa Il dit à partir de là, le caractère indissociable des trois sortes de tawhid est évident. C'est-à-dire que l'unicité dans la seigneurie, elle requiert et elle exige l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire que quiconque reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'Allah est le créateur, il reconnaît qu'Allah est le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui administre tout, etc. Celui qui reconnaît cela, il lui est alors obligatoire, d'après la législation et d'après même la raison, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, seul sans associer. Et d'adorer seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية بمعنى أن من إفراد الله تعالى بالعباده دخل في ضمن هذا الإفراد والتوجه بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده الاعتراف بربوبية الله عز وجل وهيمنته على جميع مخلوقاته وتصرفه المطلق فيهم بما شاء كيف يشاء وما تشاء Il dit ensuite, l'unicité dans l'adoration, la, dans le fait que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, cela implique nécessairement le fait que tu l'as unifié avant cela dans la seigneurie. C'est-à-dire que quiconque unifie Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, rentre dans cela le fait qu'il l'a unifié et qu'il s'est tourné vers lui par l'adoration seul sans associer le fait qu'il ait reconnu son unicité dans la seigneurie. Et qu'il a reconnu la domination d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur toutes ces créatures. Et également, qu'il a le pouvoir absolu d'agir sur eux, comme il veut, quand il veut, et de la manière qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. <Particularly Solaric nuance> Il dit l'unicité dans l'adoration, avec l'unicité dans la seigneurie, elles sont indissociables de la troisi du troisième type qui est l'unicité dans les noms et attributs. Et ce, selon la manière et la voix qu'ont emprunté nos pieux prédécesseurs en ce qui concerne les questions liées au nom, Enzoeken Sherzaid al-Shariah, die het is een verhaal van de ketab en de sunnaar, die het verhaal van de ketab en de ketab en de ketab en al ketab en de ketab en de ketab en de ketab en de ketab de de Amman yemliku السمع absar wa al min al-mayyit wa al min al wa al-amr, Allah, Il dit, ensuite Sheikh et étant donné que les règles religieuses, les règles de notre législation, à ce sujet, ainsi que dans tout sujet, ont besoin d'être basées sur quoi?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 فقوله تعالى فسيقولون الله هو محل الشاهد وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر أقر بذلك ومع ذلك هم يشركون معه غيره وهذا هو فساد المعتقد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 Ils ont reconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala était celui qui pourvoyait la subsistance à ses serviteurs. Qu'il était celui qui fait descendre la pluie du ciel. Qui est celui qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant. Et qui est celui qui administre tout. Ils ont reconnu cela. Et malgré cela, ils lui ont donné des associés. Ils lui ont associé autre que lui. Et ceci et leur croyance corrompue. Et ceci est la corruption de leur croyance. Donc, ils ont cru à l'unicité dans la seigneurie, mais cependant, ils n'ont pas reconnu l'unicité dans l'adoration. Et ce, à la manière qu'Allah Azzawajal l'a voulu. Et de ce fait, ils ont été des associateurs. Et de ce fait, ils ont été des associateurs. Donc, ce qui a fait qu'ils ont été associateurs, ce n'est pas le fait... Qu'ils n'ont pas cru que Allah est le créateur. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas cru que ce n'est pas Allah qui donne la subsistance. Ce n'est pas le fait qu'ils ont cru que c'était autre qu'Allah qui donnait la vie et la mort. Non, ils reconnaissaient tout cela. Et ils savaient que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, avait ses attributs. Cependant, ce qui a fait deux des associateurs, c'est qu'ils lui ont donné des associés dans l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Shirzaïd, rahimahullah, il dit, ما جاء من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه بالعبادة إلى غير الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. Kullu hadihi min anwa'i l'ibadat Allati amara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam En yatawadjaha biha al-mukallaf wahda parmi les preuves de la sunna Il y a tout ce qui a été rapporté Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Comme mise en garde Contre le fait De s'orienter par l'adoration Vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam maudisse Quiconque sacrifie pour autre qu'Allah. Ou comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation et l'adoration. Ou comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait le serment d'obéir à Allah qu'il lui obéisse. Et quiconque fait le serment de désobéir à Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. Tout ceci sont des différentes formes d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit: Comme il n'y de de la de de de de celui qui reconnaît l'unicité dans la Seigneurie, mais qui ne reconnaît pas l'unicité dans l'adoration. Il y a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de combattre ces mécréants qui ont reconnu seulement l'unicité dans la Seigneurie et qui n'ont pas reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans l'adoration. Au contraire, ils ont plutôt adoré avec lui, autre que lui, Subhanahu wa ta'ala. Hadi adillatun shari'iya wal akhlu al-sahih la an sahih ala yakhluku donc des preuves religieuses correcte et la raison juste elle ne s'oppose pas au texte authentique c'est à dire que la preuve rationnelle t'indique que celui qui t'a créé, celui qui a pourvoyé ta subsistance, celui qui te donne la vie et te donne la mort, celui qui administre l'univers et celui qui mérite d'être unifié dans l'adoration, seul sans associé, seul sans associé Ama sama'an, basharan, jinnan, shay'an al la al ibadati Hij dit donc, quant à celui qui n'a créé ni ciel, ni terre, ni homme, ni djinn, ni quoi que ce soit parmi les <stutters> créatures, il ne mérite en aucun cas qu'une quelconque forme d'adoration lui soit vouée. Les preuves rationnelles et les preuves textuelles, elles se rejoignent quant au fait de prouver qu'il est obligatoire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, seul en dehors de tout autre que lui wa ala wujub al-iqrar bi rububiyyatihi wa tasarrufihi al-mutlaq fi sama wa ard wa subhanahu wa ta'ala elles se rejoignent pour démontrer l'obligation de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie et son pouvoir d'agir absolu sur le monde, sur l'univers du ciel, l'univers de la terre, et ce, selon sa sagesse, et qu'il est obligatoire de reconnaître l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses noms et ses attributs, et ce, d'une manière qui convient à sa grandeur et à sa noblesse, subhanahu wa ta'ala. Voilà donc le commentaire de Chir Zaid de cette première règle et on tire de cette première règle de nombreux bénéfices et on se contentera de n'en citer que quatre parmi les bénéfices que l'on tire de cette première règle c'est le fait que reconnaître l'unicité dans la seigneurie seulement ne fait pas rentrer dans l'islam et n'est en aucun cas profitable reconnaître seulement l'unicité dans la seigneurie ne fait pas rentrer dans l'islam en n'est pas profitable. Sure l'islam in Taimi Arahimahullah dit albu bia, katkiana al mushrikoon, yokir Il a dit l'unicité de la seigneurie, certes les associateurs reconnaissaient cela, et ceci seul n'est pas suffisant, ne profite pas. Et ceci seul n'est pas profitable. C'est-à-dire qu'il doit être accompagné de quoi? de l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans les noms et attributs le shi'r al-Harras il a dit il a dit sache que l'unicité dans la seigneurie seule n'est pas suffisante pour concrétiser le sens du tawhid demandé légalement Pour concrétiser le sens du tawhid, demandez-le également. Donc celui qui reconnaît l'unicité dans la Seigneurie, et qui ne reconnaît pas l'unicité dans l'adoration, ou qui reconnaît l'unicité dans la Seigneurie, mais qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. La deuxième faïda, le deuxième bénéfice que l'on tire de cette règle, c'est que l'unicité de la Seigneurie, N'est pas la chose qui fait la différence et qui nous permet de distinguer entre le croyant et l'associateur. Pourquoi Parce que ils reconnaissent tous cela. Ils reconnaissent tous cela. Que ce soit les associateurs ou les croyants. Ils reconnaissent tous que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir créé l'univers. Ils reconnaissent tous que Allah subhanahu wa ta'ala est, ta est le seul à donner la vie et donner la mort. Donc cela ne nous permet pas de distinguer entre le croyant et entre l'associateur. Mais ce qui va nous permettre de distinguer entre le croyant et l'associateur, c'est quoi C'est l'unicité dans l'adoration. C'est l'unicité dans l'adoration. Et c'est cela qui va nous faire, permettre de faire la distinction entre le musulman et l'associateur. Le troisième bénéfice que l'on tire de cette règle, c'est que les messagers d'Allah, alayhi salatu wa salam, n'ont pas été envoyés pour rappeler ou pour ordonner l'unicité dans la seigneurie. Pourquoi Parce que leur communauté et leur peuple reconnaissaient cela. Leur communauté et leur peuple reconnaissaient déjà cela. Imnul Qayyim rahimahullah ta'ala il dit dans Madarij as-Salikin "Lam tad'u ar-rusul qatt al-umam ila al bis-sani' wa da'ouhum ila ibadatihi wa tawhidih" Il dit, les messagers n'ont en aucun cas appelé leur peuple à reconnaître le Créateur. Parce qu'ils le reconnaissaient. Ensuite il dit, mais ils les ont seulement appelés à l'adorer et à l'unifier. Ils les ont seulement appelés à l'adorer et à l'unifier. Donc les prophètes, alayhi wa salam ils n'ont pas appelé leur peuple à dire Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à vous avoir créé. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à vous donner votre subsistance, à vous donner la vie, à vous donner la mort, etc. Mais ils ont appelé simplement leur communauté et leur peuple à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِنَا رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُوا التَّارُوتِ Nous avons envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire quoi ?« Adorez Allah et écartez-vous du tarut ». Adorez Allah, écartez-vous du tarot. Et ceci est l'appel des messagers. L'appel des messagers, donc l'appel à l'unicité dans l'adoration. Parmi les bénéfices également que l'on tire de cette règle, et c'est le quatrième et dernier que l'on mentionnera, bien qu'il y en ait encore beaucoup d'autres, c'est le fait que d'expliquer le sens de Kalimet al-tawhid, la parole de l'unicité, la shahada, la ilaha illallah, de l'expliquer et de lui donner le sens... Deux, la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, ceci est une explication qui n'est pas correcte. Ceci est une explication de Kalimat al-Tawhid qui n'est pas correcte. Parce que si cela était son sens, les associateurs du peuple de Quraysh, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seraient rentrés en Islam. Car, comme on l'a vu, ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le seul créateur Ils reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le seul à donner la vie et à donner la mort. Mais ils ne voulaient pas unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé de dire La ilaha illallah. Ils ont refusé de dire La ilaha illallah. Et son sens correct et l'explication correcte de La ilaha illallah c'est Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voici donc quelques bénéfices que l'on tire de cette première règle que le shir a mentionné et qui a en résumé le fait que l'unicité dans la seigneurie et le fait de reconnaître l'unicité dans la seigneurie n'est pas suffisant pour rentrer en islam.